Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui N'importe qui, ce fut toi, je te dis n'importe quoi Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser Aux Champs-Élysées oh au Champs-Élysées Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit Il y a tout ce que vous voulez, aux champs -unité.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 Sur la venue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la Concorde, un orchestre a mis le corps. Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour aux oh, champs élysées aux oh, champs élysées oh, au oh, soleil sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux oh, champs élysées